عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وأن ترى الحفاة العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم دخل عمر رضي الله تعالى عنه إلى دي. alors que nous étions un jour assis auprès du messager d'allah صلى alayhi wa وسلم, un homme vêtu habillé de vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. on ne voyait sur lui aucune trace de voyage et nul d'entre nous ne le connaissait. il s'assit auprès du prophète sallallahu alayhi wa وسلم et mit ses genoux contre les siens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 « Informe-moi au sujet de l'air. » Il dit, « Celui qui est interrogé à son sujet n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. » Il lui demanda enfin, « Informe-moi alors au sujet de ces signes. » Il dit, « C'est lorsque la servante, l'esclave, engendrera sa maîtresse et que tu verras les miséreux bergers, aux pieds nus et mal vêtus, se concurrencer dans la construction des édifices. » Puis il partit. Omar dit ensuite, « J'attendis un moment, puis il me dit, « Oh Omar « Sais-tu qui était le questionnaire ?» Je dis, « Allah et son messager savent mieux. » Il dit, « C'était Jibril. il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. » Et le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Ceci est le deuxième hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, plus connu sous le nom de hadith de Jibril, qui est un hadith immense exposant les trois degrés de la religion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 Le souverain est celui qui administre tout. Deuxièmement, la foi en la divinisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il est le seul en droit d'être adoré, lui seul et sans associé. Troisièmement, la foi en ses noms et ses attributs de la façon qui convient à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier est la foi en ses anges. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges à partir de lumière. Comme cela est confirmé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas besoin de boissons ni de nourriture. Ce sont des créatures soumises à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah. Nous croyons donc à ces créatures même si nous ne les voyons pas et ceci fait partie de la foi en l'invisible. Et les anges sont de différentes sortes et ont des rôles différents qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribués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 Il lui a alors dit « Ya Ba Abdillah, tu gémis » alors que Taous a dit que l'ange écrit toutes choses, même le gémissement du malade. Taous a dit que l'ange écrit toutes choses, même le gémissement du malade. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait à l'écoute de cette parole Il cessa alors immédiatement de gémir. Rahimahullah Et ce, car les salafs avaient un grand respect pour les paroles les uns des autres. Et ceci lui a donc fait le rappel. Il cessa alors immédiatement.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 de Nouh Muhammad et nous croyons à leur nom ainsi qu'en ce qui nous est rapporté à leur sujet dans le Coran et la Sunna authentique. Le cinquième pilier est la foi au jour dernier, c'est-à-dire que tu crois en tout ce dont le prophète sallallahu nous a informé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 Et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. Et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. Et ceci a fait d'attirer l'attention sur l'importance de la foi au destin. Et la foi au destin, elle comprend quatre choses. Premièrement, que tu crois au savoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui englobe toutes chose de façon globale et détaillée. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, sait toutes choses. Et ceci va te pousser à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah a connaissance de chaque mouvement que tu fais que tu accomplis. Deuxièmement,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 Lorsque les gens sortiront de leur tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, celui qui est interrogé à son sujet, c'est-à-dire lui-même sallallahu alayhi wa sallam, n'en sait pas plus que celui qui l'interroge, c'est-à-dire Jibril alayhi sallam. C'est comme s'il lui disait, si tu ignores la réponse, alors je l'ignore d'autant plus et je ne peux pas t'informer à ce sujet. En effet, sallallahu alayhi wa sallam a connaissance de cela comme il a dit dans son noble livre, «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 Quand aura lieu la fin de ce bas monde Et il est obligatoire pour nous de les deux mentir, car quiconque croit en ce qu'ils prétendent, il devient mécréant par cette croyance erronée, et on demande à Allah subhanahu wa taala de nous préserver. Si le meilleur des hommes, qui est Muhammad et le meilleur des anges, qui est Jibril alayhi cette chose, alors comment autre que pour en avoir connaissance Comment autre que pourraient en avoir connaissance Après cette réponse, l'homme lui demanda alors.